Elle pas comme ma mère, elle n'est pas ségère, elle est pas suffiste Elle n'est pas d'accord, elle est passionnée Elle n'est pas fut elle n'est pas thétique, elle n'aime pas tout métique Elle n'est pas solitaire, elle n'est pas solidaire Elle est pas récieuse, elle n'est pas réciproque Elle est pas encloque, elle n'est pas de la région Paca où elle a qu'à s'envoler. Léa, elle est parisienne, elle n'est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle n'est pas à gauche, elle est pas à droite, elle n'est pas mal à droite. elle est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas jolie, elle n'est pas moche non plus, elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle est pas tentée, elle est pas terniste, elle est pas inspirée, elle n'est pas siente, elle est pas sticheuse, elle est pas cible, elle fait pas la politique, Léa. Les parisiennes, les pas présentables, elle n'est pas jolie, elle est pas moche non plus, les pas à gauche, elle n'est pas à droite, elle n'est pas mal à droite, elle l'a pas volé, les est pas single, elle est pas stand. Pas à droite elle est pas maladroite. Pas maladroit non plus. Le double expresso pour nous réveiller tous les matins sur RTL2. Oui. Le double expresso RTL2. Le best of avec Sylvain Alexis. Instant gênant. Euh, Raphaël Thomas vient de rentrer avec un, comment dire, une sorte de manteau de fourrure. Hein, euh, Jérémy, c'est pas euh, voilà. Ah, bilou, bilou. Ah, voilà, c'est ça. <rire> J'achèterai pas elle-même. Euh, l'équipe sera de retour lundi, euh, l'équipe du Double Espresso des Ce matin, c'est encore Best Of avec la spécialité du vendredi. Les invités de l'émission revivra les passages d'iPhone iPhone et de Georges Ezra avant 9h. Deux passages super sympas. Avant ça, nous souhaitons un bon anniversaire à deux copains de la Maison Pop Rock. Michael Stipe, d'abord le chanteur de R.E.M. 4 janvier 2019, égale 59 ans pour Michael, qui a récemment quitté les réseaux sociaux. Ouais, il en avait marre d'être épié et jugé, a-t-il déclaré. Et puis, elle, elle, a 54 ans, Bev Gibbons, la chanteuse de Portichette. Le son frère 15 secondes de Glory Box. Écoutez ça, waouh, magique Enfin, ça s'est passé sur la planète pop-rock à 4 janvier en 71. Au studio Abbey Road de Londres, Pink Floyd commence les sessions de medal. Le même mois, le réalisateur Stanley Kubrick leur demande s'il si peut utiliser un de leurs morceaux *Atom Heart Mother* pour la BO de Orange Mécanique, mais le groupe refuse. Ah, dommage, ça aurait pu donner quelque chose de sympa, je pense, cette BO d'un film de Kubrick par Pink Floyd, mais non, mais non je suis sûr qu'un jour ils feront une, une bande originale d'un grand film. Ah ouais, parce qu'ils ont vraiment tout l'univers qu'il faut, et ils sont sur RTL 2 ce matin en plus, c'est des gars cool. Imagine Dragons. C'est Natural à 8h07 sur RTL 2. Whatever well, step being willing, save us from a sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. blood of my head won't break it i can taste it the end is a bonus i swear Double Expresso RTL 2 Oh, father, tell me Do we get what we deserve Oh, we get what we deserve And where down we go So we RTL 2, alerte à la voix envoûtante. Oh raveil, il n'y a pas à dire, ce titre a une, une saveur encore plus particulière. Way down we go, signé Kaleo sur RTL 2. Kaleo, qui vient d'Islande, qui fait partie des destinations de vacances préférées de Georges Ezra. Eh, ouais. Georges Ezra, en invité du double expresso, en live pour Shotgun. C'est à suivre dans le best-of, après les deux fils, Collins et Bailey. Classique pop-rock, Easy Lover prend la suite sur RTL 2. Il est 8h14. Bonjour. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Tous les jours, à partir de 16h, je vous retrouve avec le Drive RTL 2 pour vous raccompagner chez vous. Avec au menu du son pop rock, des jeux, des infos, des infos sur le son pop rock, des interviews, des découvertes et encore du son pop rock. Bref, à tout à l'heure sur RTL 2. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2. Bonjour, je suis passé devant votre concession et j'ai une petite question concernant la nouvelle Skoda Fabia. Vous me confirmez qu'elle a l'ouverture, fermeture et démarrage sans clé euh, Oui. Caméra de recul Oui. Feu de jour à l'aide Oui. Radar de stationnement arrière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 2019 démarre très fort chez Géant, alors à fond les promos Jusqu'au 5 janvier chez Géant, effet bœuf garanti pour vos économies. La viande bovine Bourguignon à mijoter est au prix fondant de 4,95€ le kilo. Oui, la viande bovine à Bourguignon à 4,95€ le kilo. Bonne année et bon plan à tous chez Géant. Viande bovine, origine France. Selon de la journée, RTL2, le son pap partout en France. Here I am, a Et matin de 6h à 9h, c'est le Double Expresso sur RTL2. Elle est Easy Lover. Il est assez mystérieux lui sur le sujet amoureux. En même temps, en même temps, c'est pour euh, sa musique qu'on l'aime. Georges Ezra sera invi euh, est invité du Double Expresso RTL2. Ouais, c'était un vrai bon moment. C'était il y a quelques semaines et c'est donc dans le best-of de l'émission ce matin. Allez. Comme tous les vendredis matins dans le Double Expresso RTL2, on a le droit à l'invité du vendredi et ce matin.